Moi, je follow, je follow sans réfléchir, je donne de follow. Ça s'appelle No Eloquence. C'est un compte qui n'a aucun sens et qui représente bien, je trouve, Instagram dans l'absurdité de ce que c'est, en fait. Et c'est super drôle parce que c'est que des images qui ont aucun lien entre elles. Ce n'est que c'est absurde et c'est drôle. C'est un groupe qui s'appelle tajoui Leur description, c'est intéressant, c'est « Alors, tajoui J'ai eu l'air. Pour en finir avec les monologues du Clito, libérant la parole et la jouissance des femmes. Voilà, pour les meufs et pour les mecs, c'est intéressant. J'avais envie d'amener un peu de mystère et de dévoiler la tracklist de l'album via Instagram. Et comme avec euh, Sherrod Abramov, qui est la photographe avec qui j'ai fait tout le tout le visuel, on avait fait une voire deux photos par titre. Et je me suis dit, bah, ça va être trop cool de, de mettre du 12e au premier titre, chaque fois une photo, une, une par jour, et de dévoiler comme ça euh, le, le nom des chansons, la couvert de l'album. J'ai fait un truc que je faisais jamais, c'est que j'ai divisé la photo en neuf. Et dans chaque photo, il fallait aller vers la gauche et il y avait une vidéo avec un extrait de l'album. C'est un montage et j'avais atteint un million de vues, ce qui était complètement fou. Il y avait une photo de, de mon premier botanique, qui est une petite salle en Belgique, qui était ma première salle. Une photo avec Damso et une photo de Laura Murphy. J'avais essayé de mettre les trois éléments qui m'avaient le plus marqué. J'ai mis cette photo parce que ça, ça me rappelle vraiment le, le début du début. À story à fond. Ça se dit pas en France, mais alors nous on dit saisir quelqu'un, ça veut dire le, lui faire peur, quoi, lui faire un bout. Je, je saisis euh, ma manageuse très très souvent. J'ai une collection de de saisissements assez incroyables. Je vais faire une exposition un jour, je pense. Et j'aime bien euh, cette idée de de capturer genre 15 secondes de de peur intense euh, chez une personne que j'aime. Première à me suivre. Selfie mais à petite dose. En fait, euh, je trouve que la selfie, c'est un gouffre dans lequel on peut vite euh, tomber et ça peut être difficile après d'en sortir. C'est genre un point de vue impossible dans la vraie vie. Si pas toujours comme ça. Donc, euh, je ne pas faire trop de selfies, sinon après, je vais avoir envie que tout le temps on me voit comme ça. C'est horrible. Genre, on, on apprend aux gens à se regarder dans une photo avec un filtre qui les embellit suivant euh, des critères qu'ils ont inventés eux, c'est-à-dire d'avoir des grands yeux à la police. Je trouve ça affreux. Je suis arrivée sur Instagram quand le hashtag, c'était plus la mode et du coup, j'arrive plus à rattraper le hashtag. Je serais sur une loutre, en train de chevaucher une loutre comme si je chevauchais un cheval, avec Beyoncé à côté de moi sur un animal quelconque. Vous choisissez. Je pense que ce serait bien qu'il y ait pas mal de bébés et de, de chiots, quelque part, avec des paillettes. J'aime bien les paillettes.